очку ственного Wiem Koleław Sami je suis sorti pour m'amuser avec les copains, j'ai dansé, dansé avec ma maman Maria, j'ai dansé, dansé avec maman Suzy, hier. je suis rentré à la maison à minuit passé. je suis fâché à refuser d'ouvrir la porte. Mais moi pas fâché, mais moi pas fâché, parce que j'ai dansé du disque à l'Africana, mais moi pas fâché, mais moi pas fâché, parce que j'ai dansé du disque à l'Africana. Saul Et... Samedi soir la sortie est obligatoire, c'est vrai, je suis sorti pour m'amuser avec les amis, j'ai dansé, dansé avec zigolais, Zigolé. Chouchou fâché a refusé d'ouvrir la porte. Et moi pas fâché, et moi pas fâché, parce que j'ai dansé du disco et à non Et moi pas fâché, mais moi pas fâché, parce que j'ai dansé du disco. Et à Pour danser du disco et à l'Africana, je m'en irai à Brazzaville au Congo. Pour y danser du disco et à l'Africana. je m'en irai à Kishasa au Zaïre. Pour y danser du disco et à l'afrikanah, je m'en irai à Libreville au Gabon. Pour y danser du disco et à l'Africana. je m'en irai à Bangui au Centre. C'est du disco et à l'Africana. Je m'en irai à l'Écossais, au Nigeria. On y danser du disco et à l'Africana. Sous! Sigle-le-guy! Sigle-le! Sigle-le! Parce que j'ai dansé du discours à la m'a pas fâché, même m'a pas fâché Parce que j'ai dansé du à m'a pas m'a pas Parce que j'ai dansé du discours à pas que Tutaj jest